l o o e Qui dit daft dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créances, qui dit dette te dit huissier, e lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses,、qui、dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde,、et、dit famille dit tiers-monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on dort. l o v e C'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, et ben y'en a encore. Et cela, c'est que les problèmes, les problèmes ont bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu bouges, pousses les oreilles, et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on c h a n t e ちゃんちゃんち i Vainauca r Vainauca r